problème, nous avons un podcast! Oui! Et oui, nous sommes directement en différé du bar Les Passages. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézinat. Salut Fred! Salut Antoine! Mathieu Bouillon? <rire> C'est un Égyptien qui dit bonjour. Euh, OK. Et euh, ça devient de plus en plus absurde. Et, et, et, et en remplacement toujours de Jean-Philippe Durand, à qui on dit bonjour. Salut Jean-Philippe. Chaud. On a... <rire> on dit bonjour à Suzy Bouchard. Hey! Salut Suzy. Salut, que j'appelle affectueusement Soubu. Oui. Je pensais pas que tu en parlerais, mais oui. Et hey, je parle de tout ici. OK. Mais... mais euh, Fred. Oui, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter? On <rire> peut pas m'en trouver sur Twitter. Voilà, c'est réglé. Donc... et <rire> <rire> hey, avant de commencer... Je vous rappelle qu'on a toujours envie d'avoir euh, des T-shirts. En fait, on cherche pas un nouveau logo. Je tiens à préciser qu'on ne cherche pas un nouveau logo pour euh, pas de problème. On veut juste faire un nouveau T-shirt et ce serait peut-être votre design. Soyez euh, funky, soyez... Euh, si vous connaissez bien notre podcast, lâchez-vous l'ousse. Il y a Stéphanie qui va nous en... Combien, combien tu vas nous en fournir? <rire> Trois? Pas game. Autant de, de design que de problèmes. Word oui. art sont nos préférés. Le plus pixelisé possible, s'il vous plaît. Non, non, mais ça face, envoyez-nous ça et euh, vous pourriez peut-être gagner des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, votre T-shirt serait imprimé par Mr. Dress-up, qui, euh, entre autres, un, un, un, imprime beaucoup de T-shirts... Euh, Euh, d'artistes mais aussi les t-shirts de, de, de, de toute la, la révolution euh, euh, étudiante la, la révolution étudiante <rire> le oui. mouvement le oui. mouvement étudiant oh, est moins que cinq, oui oui on révolue euh, non mais euh, d'ailleurs on salue euh, Samuel Charrois et c'est c'est euh, euh, et euh, toute la gang de Mr. Dress Up voilà donc c'est dit ça Suzy, bien été Sophron c'est quoi pas de problème moi Pas de problème. Euh, écoute, c'est une solution à vos problèmes. Et une solution euh, originale, des solutions, en fait. On en choisit une à la fin, je pense, c'est ça? Est-ce que j'ai bien choisi, compris, On choisit notre On préféré. est filmé, là, est a rien, <rire> compris. rien compris. Ah, J'adore en fait, ça. C'est des c'est des solutions aux problèmes que vous nous donnez. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, Merci. Ah oui. Regarde. Hein? <rire> euh... Bon, et cette semaine, le problème oui, le... nous vient de... Nous On ne sait On sait pas, bon, est pas est anonyme. Est-ce que la personne veut le dire après? OK, je vais lire le problème, si tu te reconnais. Euh, le problème est le suivant. J'ai 18 kg de Seine-Noire chez nous. Qu'en faire? Ouais, c'est moi. C'est toi, ça? Oui! OK, mais c'est peut-être le problème de plein d'autres mondes aussi. Hein? En effet, un problème, euh, on garde beaucoup les scènes noires, c'est un problème euh, classique euh, dans plusieurs donc, pays. Michael, c'est ça? Non, on va dire bonjour. Michael, à Michael. Bonjour. salut, merci Et pour le problème. Euh, donc, euh, merci pour le problème. 18, t t as pèsé, ouais? t t tu as pesé tes scènes? Oui. T'arrives-tu de faire des petites créations, des petites structures avec? Oui, oui. Okay. On, on, on frappe des scènes noires depuis la Confédération. On frappe des scènes noires depuis... <rire> euh, Vous vous en doutez. Euh, ça va se terminer, par contre, bientôt, les scènes noires. C'est déjà fini, je pense, Antoine. Quoi? Oui. Oui, mais je veux pas te contredire. Peux encore là, pas les... Non, mais tu pourras toujours les utiliser. On a arrêté d'en frapper. On en a frappé 750 000 en 2011. Ouais. Et euh, elles pèsent, depuis quelques années, en moyenne, 2,35 grammes. Le poids a varié, ceci dit, parce que euh, ce ne sont pas que des sous-récents, puisqu'en ayant 18 kg, ça n'arrive pas euh, juste. Donc, as probablement d'autres dates. Il faudrait trouver la combinaison, là. Ouais, ouais. J'ai pas fait l'exercice. On pourrait probablement savoir exactement les dates que t'as. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a la euh, mais en aurais à peu près 7659,57 cents. Wow! L'équivalent de 76 piastres. Ah, c'est intéressant in. quand même. Que faire avec 76 pièces, j'ai des idées, mon gars. Alors, on sait déjà que euh, la monnaie canadienne, euh, récupère des pièces de monnaie, en, en retire euh, et les fonds euh, les, oui. les recycle. Où ils en font des collages en hommage à la reine d'Angleterre. <rire> Hello! Hello! <rire> Donc, vous pourrez toujours, ceci dit, utiliser vos pièces d'une scène. On sait que la Norvège, par exemple, la Nouvelle-Zélande et une dizaine d'autres pays comme ça ont retiré leur centième de monnaie. Okay. Et que la plupart du temps, ça se retire de la circulation assez rapidement. Euh, et puis là, on va arrondir, donc, aux chiffres euh, ronds quand on paye euh, cash. Mais sinon, la scène va toujours exister virtuellement si on paye avec une carte okay. ou par chèque. La scène va toujours être là. C'est quand on va payer cash qu'on va arrondir. Mais donc, l'avenir de la scène noire, scène noire, là au lieu de prendre le temps de rouler ça il existe des euh, machines dans certaines épiceries entre mais oui, mais oui. autres où tu peux verser ta oui. monnaie ça tri ils prennent un affaire comme 10-15% par contre là, oui. faut ouais. le lire. des métros surtout hein? une heure Métro. et quart d'attente ouais. Ouais, <rire> ben c'est du gossage. C'est un non, ça euh 7159 ça mais peut. Mais là l'affaire c'est que si on retire les scènes, là, le ouais. dis, bon, ils vont gagner un peu en, en, en valeur. Fait que je serais pas mieux de garder. Mais as-tu gardé des 2 dollars en papier, Fred? J'en ai un. Combien il vaut aujourd'hui? Il vaut 2 dollars et une scène. Non, je sais pas. Mais mais non, non mais je l'ai fait pour pour moi, pour moi. Non mais euh, mais si si tu prends toutes tes scènes pis t'es en terre ouais. avec une petite 2011 peut-être que dans Plus ouais. là tu fais un, un trésor familial plus dans 3-4 générations on découvre 18 kilos de Seine. ouais non? mais regarde ça vaut 76 pièces ouais. même mm -hmm. ça double de valeur wow double de <rire> on valeur parle de 150 pièces. le prix de la pelle pour pelleter puis le trouble de la tourbe Puis à ce moment là 150 pièces tu t'achètes Rien. avec l'inflation en ouais. plus que tes scènes à cause de l'inflation, ouais. elles valent Attends. de moins en moins. Mais moi j'oserais. en Milan enterrer... ça vaut plus rien, là, sur des 16 pièces. Euh, mais moi j'oserais pas enterrer des scènes noires dans, dans le sol parce qu'avec toutes les cochonneries qu'on fait subir à la planète, j'aurais peur qu'elle se transforme en robot. Mais Euh, ouais pourquoi <rire> on est là on peut, faire, on peut faire des vœux aussi avec les les, oh, oh, pour, pour, oh, les ouais. pour les pour les 7 romantiques pièces hey, de vœux statistiquement il y a sûrement un a de, de ces vœux qui va ou se ou réaliser je fais que le même vœu ouais. pour moi ça va peut-être arriver hey, y a bon, quelque... mon astronaute toi ouais. a... c'est ça <rire> les... ah j'ai mis le doigt dessus a... quelqu'un qui va se placer dans la fontaine là, à pitcher quoi Non, mais à attraper ces scènes-là. Ah oui? Tu fais, hey, le gars, il se fait deux heures qu'il pisse scènes. Là. Je, je, vais, je vais aller euh, avec un net ramasser ça. on vont me faire deux, trois pièces Et plus. Et plus. Et plus. Non, mais euh, sur le web, il y a quand même... Euh, J'ai vu une photo d'une équipe qui faisait un plancher en, en scène. Wow! Dépendamment des, des couleurs euh, des, des, des sous. Oui. Tu sais, tu peux aussi... Euh, tu peux, tu peux ouais, faire au euh, départ, design. Euh, oui, parce qu'au départ, c'est cuivré. On va voir ça en vieillissant. Ça s'oxyde, ça devient brun. Mm -hmm. Non, mais c'est ça, bien placé. Bien placé en quinconce. Euh, ça donnait un fini très... La cochonne. Non, oh. oh. non, ben là, on va oh. le dire. Elle, la connaît ça, la scène. <rire> oh. <rire> eh, on perd du public. Là. La, wow. scène, la scène noire. Faire des planchers, j'aime ça. S'en ouais. euh, oui. servir comme contre contrepoids. Des gens s'en ouais. servent. Pour retenir des portes, par exemple, ou des livres. Et là, tu les mets dans un sac ou. Parce que je suis vous êtes blues. Pas c'est beaucoup. Ah. Sophie faire Fauché, faire mesdames et messieurs. Il <rire> <rire> <rire> ressemblait, ressemblait, ressemblait sincèrement à M. Euh, Mr. Furley. Oui, Il y avait petits petits coulard. Coulard. Euh, On voit ça dans les films ou parfois en vrai. Tu, sais, tu veux faire chier quelqu'un, un vendeur, une patente, puis tu payes en scène oh, oui. pour te venger ou faire enfin, attendre genre, tout le monde. Mais... Là, t'attends que quelque chose te coûte 76 et 59 puis tu fais eh, « Vous me croirez pas. » Je pense que je l'ai en monnaie. Ah. Déjà, dans... monnaie, c'est inquiétant. J'ai ça dans mes pantalons de J'ai ça dans mes pantalons cargo. Ma burqa bougez pas. Oui, no, no ta, notamment ta carte de métro qui est maintenant 75 dollars, c'est ça? Hein? une cam de métro là, ça je trouve ça drôle. La petite madame postmatte là qui te fait chier tous les matins là. Mais où, où Tu sais parce qu'on a tous ça à quelque part. Là. Moi j'en ai un bon pot là. J'ai peut-être pas 18 ouais. kilos, mais mais tu sais de, de faire un, un appel à tous. On ramasse toutes nos scènes puis on s'achète quelque chose de gros en gang là. Un fait, char. Ouais. <rire> Une grosse grosse scène. Oui. Faut les compter. Euh, non mais. Non mais au poids, pour moi, t'es capable d'évaluer à peu près. Non, non mais assez tu, vite. Tu loues la Point machine. Tu loues la machine qui compte là. Oui. Oh, tu vas voir la, la mafia dans le sous-sol, y a tout ça. Ouais. Ding, ding, ding, ding. Mais est-ce qu'on peut payer n'importe quel montant avec des scènes noires Moi, j'avais entendu qu'il y avait une limite légale de, de ça. Non. Et toi, c'est juste là pour nous non, mettre des bâtons dans les roues. <rire> mais ouais. Non, je, On rêve, je veux qu'on arrive avec là. la solution la plus réaliste. Hey, selon moi, faire. ils ne peuvent pas t'empêcher de payer. Non. Okay. Ils peuvent peut-être te demander d'attendre. Peut-être, ouais. de peut être, moins être, de peut -être. Monde. Ouais. Mais tu payes, tu payes, non? Non, ça se peut. Ouais. Mais pourtant, j'avais bon. lu ça sur un blog très sérieux? L'itinéraire. <rire> un blog sérieux. Euh, C'est écrit, écrit, écrit. Deux mots qui m'ont ensemble. T'avais à tester sur des humains. Peut-être, peut-être. Oui. Ça, ça me fait mais sinon rire. aussi, dans la dans ligue la, dans de, de s'en servir pour le poids strictement et pas pour la valeur monétaire, oui. on a dit un, un presse-papier, mais pourquoi pas un, un sac magique aussi? Ah! Arrête, le ça dans. brûle micro-ondes <rire> <rire> Non, regarde, c'est ça, c'est de même ça marche ça. Oui. <rire> <rire> non, non, mais sac magique. Non, non, mais tu, tu mets dans l'eau bouillante, tu mets tes scènes... Bon, euh... oh oui. Ça ne ture pas longtemps. Tu tu le ça prend plus longtemps. Tu le réchauffes en t'assoyant oui. dessus d'abord. Tu as bien raison. Ouais. Puis, tu... euh... Une autre idée là, qui ressemble au sac magique, c'est d'en faire des buts de baseball. Oui, c'est presque pareil. De quoi tu parles? Non, mais tu tu remplis comme une grosse poche de scène, puis tu en fais des buts de baseball. Mais ça vient... Là, je suis vraiment intrigué. Ça vient d'où, cette idée-là? Ben, je voyais un gros sac, là. Dans le sac, tu mets ça dans le sac pour faire des buts de baseball. Moi, je sais. Enpesé. Moi, je vois des buts de baseball, je vois pas des sacs, là. Je vois comme des coussins. Ben ça, des coussins... Ils sont relativement lourds. Ah! Euh, Excuse-moi des, euh, des vêtements hein? avec des sous-noirs. Oui, oui. euh, pour ton prochain grandeur nature, Mathieu. Oui! Une cote de maille. Ah, oh, mon Dieu, oui. Tu Moi, j'irais peut-être même à mon bal avec une cote de maille. Faite en, en scène. Noir. Ouais. Personne ne fait oui, ça. Oui, le mariage oui. médiéval avec... Euh... Tout à fait. Mais ça, donc, je, je, pas une... la je trouve non, que c'est une vrai. excellente idée, Antoine. Je vois aucune façon de la, de la déconstruire là. Je te remercie. Ah, ouais. boucher comme on dit. Boucher, bouchard. <rire> mais euh, partir le matin avec une petite poignée, puis euh, toujours retrouver son chemin. Hein? Wow. Euh, le, pe, le petit poussin. Ouais, hein. le petit poussin. Ouais, mais ouais. Les sœurs Est-ce que quand vous voyez une scène noire par terre, vous la ramassez? Oui, pour faire... Chier fini, ceux qui veulent va retrouver sa Oui, c'est fin. ça. Mm -hmm. ouais. Fini, noire. ça vaut plus ouais. rien. Ça noire, genre. non. Cinq sous, oui. Et plus, ouais. Et là, ta limite, toi. Bah, ça Et je... on peut te faire n'importe quoi. Une ouais. cennoire, je la ramasse. Je la nettoie dans ma bouche. <rire> c'est pas vrai. Euh, c'est dégueulasse, hein? Ben Comment tu penses qu'elle a accumulé 18 kg, tu sais? Mais sans face, je pense que tu peux, avec euh, des scènes noirs essayer de retrouver l'ADN de tous les Canadiens. Euh, non, non, mais c'est vrai, oh, il y a quand même, il y a peut-être de quoi ouais. à faire. T'as peut-être chez vous euh, la, la moitié du pays en ADN, euh, si non ouais. plus. Qu'est-ce bon, que vous... ouais. hein? Je ban ban pense banque d'information, banque d'information. Mmh. Là, si jamais on mmh. y a une machine à cloner, bing, mmh. Si la moitié du Canada meurt. Ouais. ouais. T'arrives avec les scènes, on peut, ils ouais. peuvent revenir. Toi, on toi les à... reconstruit. <rire> toi, Suzy, là, tu oui. qu'est-ce qui te ferait bien, je pense. Quoi? Une perruque de Dora faite en scène noire. <rire> ça serait pas un peu lourd? Ben, oh, ça dépend. Ça faire pas. des bijoux, genre. Ouais, des bijoux. Des, tu des, des espèces de boucles d'oreilles stretch, <rire> là. ça <hein>, Cette <rire> forme-là. Non, mais boucles d'oreilles, euh, collées, je sais pas trop. Hein, pas, pour moi, je porterais pas ça, là. Mais il ouais. y a plein ouais. d'endroits aux États-Unis où tu peux les écraser, là, dans les petits oui, machines. Ça, ouais, oui, oui. Oui, moins. Oui. Non, cool, non, t'as jamais vu ça, tu sais. Euh, à New York, entre autres, oh, là, tu es au oui. statut de la liberté. Le statut de la liberté, là, ouais, là tu tu tournes ça ou euh, sur le chemin de fer c'est oui, ça se fait aussi une bonne coupe de scène écrasée bon ça ça fait cinq scènes de fer mais ouais. ça fait des mois. les boucles d'oreilles il en reste 7 les boucles d'oreilles ça ça fait deux c'est ça bon tu quelque chose de plus complexe carte Il y en reste cette Mais non, mais il y a toujours c'est ça, euh, la sculpture. Euh, Quelque veux. Ouais. En faire une tête à claque, je voudrais voir ça moi. Mais hey, Mathieu, je comprends pas d'où viennent les On dirait <rire> Qu -ce que Qu'est-ce qui t'amène tu... dans ces zones Dans ta tête là, ça fait pipou pip pipou pipou. Il y a des mots qui au, hasard. au hasard. Ben c'est la vérité, c'est que j'écoute pas vraiment la discussion. <rire> Je pense à mes jokes. <rire> mais on dirait pas. Mais tu mais trouves non. moins de jeux de mots. Ouais. Lancer ça la sur vitrine? la patinoire. Oui. Mm -hmm. Tu sais, pareil, tu sais, que dans des matchs professionnels, le oui. monde qui lance des scènes, c'est que c'est dangereux pour oui. les joueurs. Oui. oui. Si en lances 7650, <rire> il se passe quelque chose. Ouais. Mais, tu peux mettre fin à la saison. Mais euh, juste saison. avant, oui. avant de partir, tu les peintures blanches? Oui. Pour qu'on les voit. Ben, une coupe bleue, peut-être. Oui. Ça dépend où tu vises. Ouais. Je... mais de les peinturer ça, ça peut être ça. une bonne idée là de, de, oui. pour, pour s'en servir dans les génial, projets C'est génial, tu sais. les peintures mais oui ouais. <rire> mais tu peux même t'en faire des, des tresses tu sais comme comme ces femmes non. non mais sans faire c'est t'es met toute dans un dans un galon de peinture rose là puis là les remets sur le marché puis là tu fais ah, ça c'est ma scène ah ça c'était la mienne de, de, 10 ans, oh, tu sais pendant dix ans tu fais tu t'essaies de suivre tes scènes oui t'essaies de suivre tes scènes fascinant <rire> non Oui, non, j'aime ça. Tes peintures en deux pièces. Un beau travail de précision. Oui, c'est bon. Les petits ours. scène est dépassé pour des deux pièces. Tu peux À la limite, un 10 peut-être, ça pourrait passer, par contre. Tu argent, là, ça ressemble quand même. Ouais tu vas peinturer ton 10 en... Ah non, OK, ton... Tu peintures ton choix en 10 Sinon, le 10 en scène ça ne vaut pas la peine. Non, mais job, tu viens de perdre 9 cents. Oui, tu as un profit de 900%, là, c'est pas pire. ouais. Les oh! en année. Pense oui. que... Oh, tu fais un scrapbooking d'un album de bébé avec genre tu sais les rappelles? cadres. faire les cadres en scène oui. avec l'année. Tu peux offrir ça aux gens à leur fête. Oui. Toi ta fête c'était quelle année? Tes spots. pas tu faire des cadres. Toutes mes naissances les 13. Oh mon euh... dieu, je révèle mon âge. <rire> mais j'irai pas la euh, chercher là, sur internet. Mais je pense il doit avoir un record du. du... De, de, du plus gros, plus grand nombre de scènes empilées les unes sur les autres? Ah, sûrement. Sûrement. Il y a quelqu'un d'assez calme. Si c'est en bas fait de 7600, je pense qu'on a un rendez-vous. On a un rendez-vous rendez avec le destin. Et de quoi à faire, là? Ou une pyramide ou quelque chose de genre « Oui, en arrière! » Oh! oh. Donner ces deux scènes à tout le monde. My two ça Donc, toujours la poignée, peut-être ta poche de scènes. faut peut-être euh, traîner pas mal de scènes tout le temps sur oui. toi. Mm -hmm. Tu te fais faire comme un faux gun. <rire> Encore une fois, aléatoire, Mathieu. Mes, mes... Bi -boucou, bi -boucou, ben là, euh, c'est ça qu'on fait dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de fait ah, dans, dans les mêmes matériaux? Là, c'est en cuivre, c'est ça? oui. Est-ce que... les Les bouches d'égout? Des bouches d'égout? Donc... Tu fais faire ta bouche d'égout? Non, ouais. mais... Euh, ta propre tu... bouche d'égout, là, pour hey, la hey, maison. Des hey, cuivres, un orchestre? Ben oui, absolument. Ça, là c'est ton id du podcast ce qu'il y maintenant non moi j'aimais mieux j'aimais euh non c'était pas le même podcast un ferme papier scène oui euh, je comprends rien je comprends mais les scènes c'est aussi une arme redoutable on a tous entendu la la légende urbaine du gars qui est mort avec une scène sur la tête euh, mais si oui. tu veux dire qu'il est tombé d'un métier ça ouais, Genre, ouais. ouais. En même temps, avec autant de scènes, on n'a peut-être pas besoin de 7 hey, sous. Tu peux tuer comme sous, une personne, vraiment souvent. Il ouais, n'y a pas de la résistance de l'air à mener. Ça doit pas accélérer tant que ça. Oh, on question physique, ça. le silence oui, est complet. 9,3 mètres par seconde carré. Alors, euh, on le va sur Twitter? <rire> non? Non, oui, il personne Frank. qui c'est ça. GSP Frank y a qui... Toutes les faire fondre et faire une statue de cuivre à l'effigie de Mathieu. Oui, c'est oui Je pense qu'il parlait d'un autre Mathieu. Dans de nos. Phil un classique, un beau cendrier ou une belle mosaïque de la Vierge Marie. Oui, fait en scène, on parlait d'œuvres d'art. Ça marche. Solution plate, en faire des rouleaux et les changer à la banque, Vincent Sindon il y a ça le, le, le, le rouleau party moi je, dans mes solutions il y a souvent des parties il y a souvent des parties on roule des scènes de la crise et opportunité. oh il faut finir donc un petit peu qui se finit en roulage de scène non, mais ça roule là, ça, ça roule, se, mais se peut ça mais surtout des tâches répétitives là, à la fin tu te sens hot parce que t'es vraiment ça, rendu réussis. bon là. non non mais t'es rendu des comme ouais. tu es plus cool tu sais, es vite, là. Vrai. Euh, ensuite de ça, ensuite de ça, on a Matt, le geek, les rouler puis aller les changer à banque. Bon, OK. Euh, on, Très bon. Euh, on... <rire> Clairement, il lit pas les tweets des autres. Euh, <rire> OK, OK, il y a des gens qui nous euh, retweetent. Oui, c'est sa solution bon ben nos clowns for you là. Non, -ce non ça, ça, ça c'est un autre c'est un autre affaire. C'est un autre tweet. OK. Philangerie, ah, okay. les gareracher à la madame de la banque et la regarder compter. Ah oh. Peut-être en faire un euh, une bonne blague tête à l'air au Tu te mets ça avant de passer le détecteur de métal. Tu tes 6559 pièces. Mm -hmm. Ça ça sent Ah oui, excusez, j'ai oublié une pièce de monnaie. Sors ta scène. <rire> Là, tu repasses. Pip! Voyons. Ah! C'est vrai, j'avais une scène noire ici. Mm. Dans ma burqa. Pip! <rire> mais voyons donc. C'est excellent. Et ça dure 7159 fois. Mm. Mais euh, Stéphanie, à qui on a répondu la semaine passée, oui. qui, nous, euh, offre, euh, mais qui nous offre qui nous cette solution. Fondre toutes les scènes noires et vendre le cuivre, ça vaut plus cher. Oh! Mm. C'est vrai, on avait juste ça, ça, ça vaut combien, ça? Bon, euh, trouver un pays dont la monnaie a la même forme, passer ça en douce et faire bien du cash. Oui. Ça a toujours Stéphanie. Notamment le Sénégal. Oh! Ça, Mathieu, tu viens de topper ton bout de trompette. Yeah! Oui. Ce jeu de mots-là était prêt. T'attendais de pouvoir dire Sénégal. Non, non, non, non oh. il était loin. Là, ouais. <rire> euh, oui, c'est ça. C'est ça. Euh... Il y a... Non, je l'irai pas celui-là. Euh... Bon, elle nous envoie un un, un un lien. Là, Vous irez voir notre Twitter. hein la, la, la loi sur euh, la monnaie. Qu'est-ce que C'est -ce, quoi, ça? C'est le la... cube qui nous envoie ça. C'est le cube qui C'est le, le cube! Cubie. Qu'est-ce qui... Mais oh, c'est quoi, Kubi. ça? <rire> On peut pas payer avec plus que 25 sous. On peut pas... Hein? Ah, bon. oh, ouais. Gat. Ah, oh, mais celui-là, je suis dans la merde pour tantôt au bar. Oh. <rire> On peut pas payer avec plus que 25 sous, mais s'ils sont roulés... Ah Ça serait drôle qu'un bar organise une soirée We accept the sense. Oui, oui, oui. Oui. Devenir le gars qui ramasse les scènes, tu sais, justement. Non, non, paie-moi en scène. Tiens, remets-moi <rire> ça en scène. Mm -hmm. euh, prendre un marteau et en éclater une, tu peux te vanter d'avoir Péter la scène. Oh. Merci, les amis de Trois-Bières. Trois -Bières. Euh, Pas Gilot, les jeter dans une fontaine et faire euh, pour 18 kilos de vœux. Euh, alors, presque à l'infini. Euh, mettre 49 scènes par rouleau et faire du profit. <rire> GSP Frank. Euh, Très bon. Tu vois même pousser ta locke à 48, peut-être. Tu sais? Alors, oh. euh, il va devenir quoi, le rappeur 50 Cent. C'est Samuel Gagnon qui pose cette question. Donc euh, Peut-être devenir le rapper 70 0. Euh, <rire> 76$. Oui, c'est ça. Mais... Ça se dit moins bien. Est-ce que toi, as fini ta euh... recherche? <rire> oui, bonsoir. <rire> hey, moi je te dis là, Un kilo de cuivre, là, tu peux vendre ça 7 piastres à peu près. Ah ouais? Oui. OK, 18 x 7. Fait que euh, 18 x 7. Quasiment 140 pièces, ah C'est intéressant. Tu, tu doubles oui. ta mise à peu près. Crime, c'est ton revenu mensuel, c'est environ 140 pièces. De <rire> tout. De le Double, le double. Là, le double faut... de la valeur nominale. Mais avant de rentrer dans ton argent, faut investir dans euh, le truc pour faire fondre. Euh... Il y a sûrement des solutions maintenant pour ça. Non, mais tu peux aller vendre. Fondre. Ça, non, mais tu peux vendre ton cuir. Ouais ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tu vas ouais, voir. C'est ouais, oui. tu sais, le gars qui fait. Ouais, t'es saine. Ouais, t'es pas le premier. <rire> ah ouais, mais il est le... prêt. J'ai pas le droit. En fait, à oui, il va faire Oui, je vais te racheter avec des scènes. <rire> Et là, c'est infini! Tu fais que de l'argent! Que du profit! Je pense une, que t'as n'a pas, pas le droit de détruire euh, les propriétés non, du gouvernement ça, canadien. Hein, mais... Pas le droit de déchirer de 20 piastres. Non. Ah, mais ce qui fait du sens quand même, ouais. <rire> non? Non, puis c'est dur, c'est pas long qu'un paper cut est si vite arrivé, là, tu sais. Avec des 20 piastres? Ouais. Ça t'arrive souvent toi, Mathieu? Moi, souvent, là, je vais dans des orgies de millionnaires. <rire> tu dors dans des 20 pièces. Tu dors dans des 20 piastres. Tu des tu 20 piastres. Monsieur Pixou, nu. Mais c'est leur scène, les <rire> autres, c'est ça. C'est ça. Hum. Mais toi, là, Suzy, là, oui. en tant que femme, tu sais, <rire> toi, tu dois avoir un, une perspective différente sur le sous noir, tu sais. Une perspective de femme sur le sous-noir. Ah sous ouais, sais, nourris-nous, là. Mais c'est sûr que. C'est sûr que les femmes, je pense qu'on... Peut-être peut, peut qu'on traîne plus de monnaie avec nous. Oh oui. Je pense à ça, je me disais, la, la raison pour laquelle on les dépense jamais, c'est qu'on n'a pas envie de les compter. Donc peut-être les pré-compter d'avance dans un genre de, Et là, je lance ça, là. peut-être que c'est débile, ouais. Antoine va se faire un plaisir de me le dire. Mais tu lances ça au nom de toutes les femmes. Là. Au nom Je parle <rire> au nom des femmes et de, de la femme en vous. Oui. Euh, Peut-être, je sais pas, de, de trouver un moyen de les avoir sur soi, mais les avoir comme classés. Tu sais pas, t'as une section avec. T'as pas oui. besoin de les compter. T'es prends, ça C'est débile. Mais <rire> <rire> pour les femmes, je pense que c'est. Tr... À la limite, c'est misogyne en tant que tu dis parce que je m'adresse vraiment aux femmes en ah, ce oui. moment. Donc pour les femmes. femmes. Est-ce que je l'ai dit femmes? J'en connais. Non, c'est vrai, j'en connais. J'en ai, j'en ai. Et ouais. sinon, mais t'attendais que sûrement quelque chose de plus sexuel, Mathieu, dans ma solution. c'est sûr que, tu dès puis tout le monde vous serez d'accord avec moi, dès qu'on parle de scène noire, on voit tout de suite le rapport formel entre le mamelon d'une femme et, et la, la forme du sous. Oui. Est-ce ouais. est... est que t'es en train de me suggérer un projet artistique, Mathieu <rire> Oh oui. Je <rire> pense que Caroler le diaphane Moi je pense 39, que il y a une solution qui existe déjà. Et il euh, y a clairement euh, des galouches à Montréal Nord qui l'ont fait. Je viens de là. Oui. Euh, c'est à l'Halloween. Tu sais, quand les enfants viennent à ta porte, tu passes tes scènes et là, mm. ça fait chier les enfants. Ah, l'UNICEF euh, ouais. Clairement, non, non, non, mais tu sais, quand tu reçois trois pinottes puis 14 scènes, c'est <rire> chiant <rire> sacrament. Ouais. Mais de voir leur visage s'assombrir. <rire> Ça vaut 1000 dollars. Et je pense qu'en étant systématique à partir de maintenant, ça va prendre un effort. Par contre, si tu te traînes à chaque jour 10 cents noirs, quand tu payes cash, mais essaies de payer juste tout le temps, mm -hmm. puis de pas récupérer de cents noirs. Je sais qu'il y a des gens qui en font comme un sport. Ouais. Ouais. Non, mais qui arrivent à jamais avoir de monnaie parce qu'ils payent toujours juste. Ouais. Tu sais, rajoute le cents, qui revient juste 25 ouais. moi, cents. Moi, je suis comme ça. Il problème. arrive à tout le temps faire enfin, non. Moi, je je je garde pas de monnaie. J'ai mm -hmm. un roulement, j'ai une dizaine de pièces de monnaie, puis hop. Oh! Ouais. Il yep, faut toujours avoir toutes les possibilités, tu sais. Tout ce que tu as de faire. Mais je pense systématiquement, tu parles une poignée de scène noire chaque matin, tu es capable de dépasser. Oui. Tranquillement, une... charger ça en 25 cents. Moi, ce que j'adore, <rire> c'est des fois arriver à un endroit, puis on me dit, c'est genre 5 et 76, et avoir 76. 5 et 76 exactement. Ça, c'est merveilleux. Ça te permet souvent une petite interaction avec le caissier que t'as pas si tu peux trop trouver. De dire, attendez, je l'ai, je pense que je l'ai, là c'est drôle, on parle un peu. Euh, non, il y a juste moi qui fais ça. Ouais. Si tu cherches quelqu'un pour aller à un mariage, c'est peut-être un... Ah, regarde, paye en scène. pas de change. Ah, comment comment je... ton Dis, mariage? Attends, <rire> attendez, non, je pense que passé, je lis. Tu parles justement pour la, la dame qui cherchait un plus un. Attendez-moi, ah oui, je pense que je lis, ai, mais c'est pas comme un autre, un qui me manque. Là, tu fais une espèce de transition ah. un peu. Euh, qui manque peut-être ouais. de finesse là, parce que je ai pas assez pensé, mais je pense qu'il y a moyen moyen. de. de... Ouais, clairement. Ouais. T'sais, il y a aussi, euh, mettons, chez McDo, là, les affaires, les œuvres du Ronald McDonald, là, tu ne les pas quand tu mets des... Remplis! Des non, mais remplis l'affaire! Tu sais, pour plus que ça rentre. Bing, bing, bing, bing, bing. Non, non, mais les affaires de même, là, où, au dépanneur, il y a des choses, de tu sais, tu remplis, puis tu fais... Mm. Non, il n'y a plus personne qui va mettre des scènes là-dedans. <rire> C'est moi. Tu m'appartiens, <rire> petite boîte. Charité... Ah, J'aime ça, ça. Charité bien ordonnée commence par scène noire. Oui. Mm -hmm. Je pense qu'au Centre des sciences de Montréal... L'affaire qui tourne! L'affaire qui tourne. Ah oui! Hein, génial, une journée de temps. Ben, ouais. ben... Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu, tu mets ta scène, ouais. c'est comme un, un, un quoi un con inversé. Là, okay. Un euh... con inversé. Mm -hmm. Ouais, on peut Fanon. dire ça de même. Un entonnoir. Un entonnoir, oui. Puis la scène, elle tourne. Okay, T'as fait puis, rouler. Puis, là? Là, plus ça va, ça plus, va plus, de plus ça rétrécit, plus ça va vite. Plus tu fais, yeah, yeah! Ah non, wow. le monde, sont là, s'installe là pendant plusieurs minutes, ils font, wow. Ouais. Mais là, toi, t'es comme la vedette, avec ton pote. Salut les gens, c est... C est... C est... Là, tu, clic, tu clic. trouves des tricks, là tu, tu, tu en mets 8, ouais. laquelle le, va ouais. la plus vite. Et, ah, tu... Ça peut devenir viral, ça, quand même. Là. Clairement. <rire> puis là, le monde t'envoie des scènes, mm. puis ça règle pas ton problème. Oui, la signature, la signature, comme, tu sais, t'as ta poche de scène Puis là, quand quelqu'un te dit quelque chose que t'aimes pas, tu fais « ouais, ben c'est ça! » Puis là, tu « pitch une poignée de scène dans la face. Puis là, ils font « Ah, c'est ce gars-là! Je n'avais entendu parler! » C'est le gars qui fait « que. C'est très c'est je vais ramasser vilain. mes ouais. ouais, ouais. <rire> mmh. ah. C'est ça que tu vaux! »« Ramasse <rire> ça! »« C'est le banquier! »« Il l'appellerait le banquier! T'sais. Ouais. <rire> »« Ouais. 100% de possibilité de wow! scène. Wow. <rire> bon, ah, je sais plus quoi dire. Hey, si là on n'a pas fait le tour, mais toi tu devais avoir tes solutions, non, oui, à toi. Non. Ouais. Ouais. Ouais, oui. Ouais, des fois vrai, il aime pas ça. Ça. Mais comme une pour le blesser ou pour l'aider, je sais pas <rire> ça, je... <rire> je comprends pas. Non, non, mais tu remplis. Encore là, tu remplis le verre là. On ah. vas va trop loin. Ouais. Tu, sais, tu... Hey, as tu un autre verre parce que j'en ai d'autres. <rire> tu sais, tu sais... On y va. Ouais, ouais, ouais. Hey, des solutions euh, dans la salle? 18 kilos de scènes. 18? Hey, on va prendre des solutions pour 16. Ouais. Non? Mais si tu connais quelqu'un qui pense qu'une scène noire par terre, ça porte chance, tu peux vraiment le surprendre. Ouais. Il tourne le coin puis il y a 7659 <rire> scènes noires à terre. <rire> Ça y est! <rire> il, ouais. pis, il marche dedans puis il se casse le coup. Mais c'est sûr en fait. qu'un costume d'Halloween, ça peut être que L'homme tu sais. ouais. ah, quoi sous. L'homme sous. Mais euh, je te dirais, moi je l'ai fait euh, chez moi euh, quand j'habitais avec ma mère, j'avais collé un 5-Sen. Euh, on habitait en haut, donc en haut des escaliers, un petit 5-Sen, vraiment, avec de la colle. Euh, La colle. La colle qui décolle pas, là. Puis, euh, à chaque fois, on pognait du monde qui, qui essayait de nous donner cinq scènes. Mais avec la scène aussi, je pense ça se fait. Puis c'est très drôle. Ça ça prend juste une scène, ça. Tout le monde peut le faire à la une. maison. <rire> tu sais, tu colles ta scène, puis les gens, ils font comme... Non, mais j'allais te le donner. <rire> mais... Mais tout le monde essaye. Mmh. Très bonne idée, ça. Excellent. Bon Mais flash. ça, 76 mille fois! <rire> Mais, hey, ben... Sous... Sous... sous oui, beau. oui, quoi? Sous oui. As-tu une solution préférée? Euh, hey, on que je les ai toutes oubliées tellement il y en avait, mais il y, y en a beaucoup que j'ai qui sont venus du public. J'aimais bien l'idée d'en faire un, un passe-temps, tout simplement, comme de les classer, parce que je pense que, réalistement, ça va être difficile de trouver une solution rentable pour vrai. Alors, je pense que s'amuser en jouant des tours comme tu as proposé ou les classer, c'est une excellente solution. Et je sens que je vous convaincs pas. toi, mais... oui. Euh, hey, euh j'hésite. Une espèce de grosse game de pile ou face. <rire> c'est un record du monde. Mais avec beaucoup de monde. En des records du monde à faire avec ça. Un round ah, robin, là. Un pile ou face, voilà. mm -hmm. Mathieu? Voilà. Écoute, moi, je reviens à la valeur économique de ça. Puis, pour vrai, la meilleure solution, c'est d'amener ça chez Métro... Euh. C'est notamment le métro, à côté du mais métro. Ça, pire, es pire, roulue, es roulue, mais t'agères ça, t'es cool. Ça prend du ouais, temps. De mais main, ça va te coûter... S'ils te prennent 15 Ouais, mais c'est pas tant, là, 15%. Euh, ouais, a pas juste du cuivre, quand même, c'est majoritairement du cuivre. Ouais, c'est ça, c'est euh, ça. ça, il y a beaucoup... C'est euh... un peu touché, là, c'est une belle job, là, Font ouais. ça à la maison, là, dans le four, à Breuil? <rire> c'est ouais. une belle T'sais. facture d'épicerie, là. T'amènes ça à l'épicerie, on a eu des belles solutions sur les sacs utilisables, notamment les crochets boucles d'oreilles, <rire> notamment. C'était brillant, ça, qui a pensé à ça? Ça, c'est Vanessa. <rire> okay. Mais euh, si d'ailleurs il y avait la solution mettre 49 cents dans tes rouleaux là puis faire du profit. Mmh. Si tu vas genre au Rona là pis tu trouves une un, un, un petite euh, euh, euh, oui. euh, comment comment on appelle ça pas un, goujon. Une un, a, un goûtjon, genre quelque chose d'équivalent d'une ouais. scène là, tu dis ça là tu sais à, à la largeur d'une scène, scène à scène à près. À tu peux scène. tu peux te faire un 2 scènes puis aller à 48 scènes le rouleau hein Plus ça pèse à peu près pareil. Ils vont te spotter. Non, parce que tu vas dans différents <rire> Avec endroits. Avec <rire> En scène. il y a des photos ouais. de toi, y a des photos de toi partout comme, hey ce gars-là il passe. des C'est ouais. Bonnie and Clyde ils ont commencé de même. Là. Ah oui. Tu sais là se mettre des scènes sur le coup puis essayer de les attraper non? Ouais. Là tu peux jouer très longtemps sans les ramasser. Ouais. « Ah, on va en prendre d'autres. Ouais. » ah. ouais, ouais. ouais. Là, je mime là, pour les gens mm. qui écoutent. faut venir mais euh, voir live. Les gens qui ont la peau grasse aussi, là, ils s'en collent dans, dans... Il y a moyen d'en coller énormément. <rire> oui, mais... Tu sais, le corps, mais ça peut être dangereux pour faut moi. Ta peau, les respire enfants. plus. Puis... Ouais. Comme Surtout les scènes. Tu sais, l'ADN de tout le monde en ouais. face. Non, t'es nettoie. Hein? Avec un petit peu d'eau, t'es nettoie. Hey, allez, là, allez, je vais allez. pas commencer à laver mes scènes là. avec tes sacs d'épicerie. Ouais, ben un bain là. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Avez-vous des, ben, ben, ouais. Avez des, des solutions préférées Oui. On sait que l'armement militaire ça coûte cher. Ouais. On conseille également de lancer de l'argent euh, noir en haut du World Fund Center, ça peut tuer quelqu'un. Oui. Envoyons des beaux bâtis faire la guerre économique. On Envoie-les. L'heure de change. petite chance. Ouais, ouais, ah, ouais, ouais. On oui. envoie, oui. envoie, on envoie, envoie les gens pitcher nos scènes. On a d'autres solutions. Il oui, euh, euh, y a il bar. Il peut mettre dans un arbre, il vient de faire un arbre comme ça. Il le met dans le tableau, il te parle jusqu'à aller sur l'argent. Il shake l'arbre, le cache tourne. Ah, c'est drôle, ça. Il n'y en aura pas de problème, chérie. Oui. Non. Il a un arbre qui Check fait ça. des scènes noires. Je ne te m'en pas. J'ai planté une scène là quand j'étais petit. Ah. Oh. <rire> C'est drôle, l'arbre à ah, Magnifique. Eh hey, bien, si vous en avez des solutions à la maison, hein, euh, ben, euh, utilisez-les parce que ouais. tout le monde a des scènes. <rire> non, non, mais écrivez-nous euh, sur Facebook ah. ou euh, Twitter ou Google Plus ou toujours pas de problème gmail.com. Et on veut vos problèmes. Et là, ça, c'est quand même un, un problème euh, sympathique. Ben oui. Mais on, on prend aussi les problèmes lourds. Très, très lourd. D'ailleurs, Suzy, t'en avais un? Euh, oui, c'est un peu gênant, mais... Vas-y. Mon problème lourd, oui. lourd, ça concerne mon hygiène corporelle. Ah. Hey, envoie, ça nous... oui, envoie ça nous sur Facebook. J'envoie Je... Je, ça toi, oui, pas de problème. Les genoux cagneux et malodorants. Hein, Exactement. Ça, Alors, pour plus de détails sur mes problèmes de genoux, la semaine prochaine... Oui. oui. Et euh, la semaine prochaine, peut-être le retour de, de jean philippe Durand. Peut-être, c'est pas sûr. C'est pas. On ne sait pas quelque, quelque chose. chose ça va très bien, ça lui. <rire> ah, oh. Chou. Arrête, on a eu de superbes invités. Oui, absolument. Ouais, merci. merci. beaucoup, Suzy. Oui, merci. Ben, merci à vous, merci. Merci au bar les passages. Merci. Merci. C'était notre 132e. Hein? Wow! Merci Vincent et Pascal et David. Qui est parti? David est parti? Oui. Bon, merci. Ah, il a sacré son cas, les... ah, Il fume un joint d'or. Ah, ah donc... tranquille. Hey, non, mais sûrement que euh, on peut acheter de la drogue avec nos scènes. Parce que les autres ne sont pas légales. Donc, tu peux payer avec plus que 25 cents. C'est plus, plus touché, un peu. Des choses illégales. Ouais. C'est dur à retracer des scènes noires pour blanchir de l'argent ouais oh oui oui hey, on baseball. a encore des idées c'est sans fin hey, on en fera un autre pas renvoie nous ça dans un an là genre j'ai 22 kilos de... <rire> <rire> donc ben on reste prendre un verre ben et oui, également au avec avec passage hein? et euh, merci de nous suivre et n'oubliez pas nos concours et euh, proposez-nous vos problèmes d'ici la semaine prochaine Suzy. oui le mot de la ah, est-ce qu'on t'a envoyé le mémo du mot de la fin je connais le mot de la fin, je pense. Alors, vous avez un problème, ils ont un podcast! Ouais! Ouais! Ouais! Ouais! Merci beaucoup!